Quelle est la supplication de l'entrée dans la mosquée Je cherche refuge dans le grand Dieu, son visage généreux, et sa précieuse autorité, du désespéré Satan, au nom de Dieu, et la paix de Dieu, et la paix de Dieu. Votre miséricorde.